Bien aimé, vous avez vu encore ce matin Jésus se met un peu en colère et parfois il a des paroles dures le, le Seigneur même si c'est toujours, toujours parce qu'il est pris par son amour incontrôlable pour nous et qu'il veut absolument nous sauver et qu'il veut absolument que nous ne nous retrouvions pas euh, au moment du jugement dans une, dans une situation intenable. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'il qu se met un petit peu en colère, qu'il a, qu a ces paroles parfois qui peuvent être dures. Et aujourd'hui, il faut bien commencer par avoir bien lu la, la parole de Dieu de la première lecture, où nous entendons saint Paul nous parler du péché, de cette loi du péché qui est en nous, et que nous pouvons constater. Et ça, c'est ce que saint Paul dit, cette parole extraordinaire qui dit « voilà, je vois bien que je veux faire le bien, mais ce n'est pas le bien que je fais, je fais le mal que je ne voudrais pas ». Et il en conclut, vous voyez, et on voit tout ça dans notre vie, dans notre âme, hein, tous pareils, qu'il eh y a comme une force, une loi en nous qui nous pousse à faire le mal, alors que nous ne voudrions pas faire le mal, que notre raison nous dit de faire le bien. Mais parfois, nous sommes entraînés à faire des choses qui sont contre notre raison, qui sont déraisonnables, qui font que c'est comme si nous avions les fils qui se touchent, comme on dit. « Ça ne marche plus. » On pète un plomb, comme on dit. Et eh bien c'est ça qui se passe. Et saint Paul en conclut qu'il y a une loi en nous, qui est la loi du péché. Et c'est une loi qu'il faut constater. Et cette loi, eh bien, le Seigneur vient la, la déraciner. C'est ce qu'il vient faire. Voilà pourquoi il est fort dans ses paroles. Parce qu'il faut aller jusqu'au plus profond de l'âme. Et c'est ce qu'il veut faire quand il parle avec dureté. C'est qu'il veut aiguiser une flèche qui vient percer le fond de notre âme pour venir toucher ce qu'il y a au fond. Et aujourd'hui, eh vous voyez ce qu'il nous dit. Ce matin, frères et sœurs, vous vous êtes levés, comme moi, vous avez regardé le ciel et vous avez vu, ah, c'est merveilleux. On voit, il y a eu le mistral qui est passé, on a la couleur du ciel, la couleur mistral. Et on sait qu'aujourd'hui, il va faire beau. Rien qu'en regardant le ciel, on a bien vu, il n'y a pas de nuages et rien, il va faire beau. Ce n'était pas la même chose avant-hier. On s'est levé, on a vu, ah, ça y est, les nuages noirs, et paf, l'énorme orage qui est tombé. Donc, et puis, même sans ça, il suffit qu'on on, on allume la télévision, le soir, vous avez la télévision, vous regardez les informations, puis vous regardez la météo, et vous voyez le temps qu'il fera demain. Et, et on peut se dire, mais c'est merveilleux, vous voyez, on arrive à prévoir le temps, rien qu'en regardant les phénomènes météorologiques, et en regardant la, la, la, la météo, vous voyez ce que font les météorologues, ils prévoient. Nous avons cette intelligence extraordinaire et nous pouvons faire marcher notre raison pour prévoir les choses, pour bien interpréter les choses. Et c'est ce qui arrive. Vous voyez comme nous sommes intelligents, nous sommes raisonnables, nous sommes rationnels. Et lorsque nous faisons usage de notre raison, nous voyons des choses merveilleuses. Mais, mais malgré tout ça, malgré cette raison extraordinaire que nous avons, il nous arrive de douter de l'existence, de la présence, de l'amour de Dieu. Alors que nous avons tant et tant et tant et tant de signes de cet amour, vous comprenez ce que Jésus est en train de dire. Vous avez une raison, vous pouvez le constater. Pourquoi vous n'en faites pas usage jusqu'au bout Pourquoi est-ce que votre raison cesse de raisonner parfois quand il s'agit de, de ma bonté, de mon amour Mais enfin, je me, je, je me disais tout à l'heure justement en méditant cet Évangile. Voyez quand on regarde toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, tous les saints, les miracles, les, les prodiges, et on voit, et on voit, et regardez simplement quand on voit tous les prodiges autour de l'Eucharistie, ces hosties qui lévitent, euh, ces, ces personnes guéries par le contact de la, du Saint-Sacrement, et parfois, eh bien, vous voyez, on a toutes ces preuves, tous ces signes, qui nous montrent que oui, c'est tout à fait rationnel de croire. S'il y a ces signes, c'est que, que Dieu est présent, qu'il est présent dans l'Eucharistie, qu'il est vraiment là. Et pourtant, vous voyez, quand je célèbre l'Eucharistie, parfois il faut que je me fasse violence pour me rappeler. C'est vraiment Jésus que tu tiens dans les mains. Vous voyez, il y a cette loi qui va contre la raison, qui devrait être complètement assurée. Notre foi n'est pas un... Il n'y a pas de place pour le doute. Et pourtant, c'est ça qui se passe. Et on va même jusqu'à élaborer des théories disant que la foi, croire, c'est douter. Vous avez entendu déjà ça, mais c'est n'importe quoi C'est complètement déraisonnable de penser ça. C'est pas la raison, ça. C'est la loi du péché. Et donc, le Seigneur veut démon... dénoncer ça. Lorsque nous commençons à douter, c'est que nous sommes dans l'irrationnel. Ce qui est rationnel, c'est de croire fermement que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il est présent à nos côtés et qu'il ne nous lâche pas d'une semaine. C'est ça qu'il veut nous faire croire, qu'il veut nous faire comprendre ce matin. Alors, chassons toutes ces doutes de nos âmes et puis, je n'irai pas commenter la suite de l'évangile qui n'a pas tellement de rapport avec l'avant, avec ce que nous venons de, de, de, de, de méditer, mais simplement où le Seigneur nous demande, voyez, allez jusqu'au bout de la raison, vous voyez, dans, les, dans vos affaires, vos affaires peut-être de, de, euh, où, où, où, où il y a des différends entre vous, mais allez, soyez raisonnables, allez parler, allez discuter, Essayez de vous mettre d'accord les uns avec les autres, corriger le tir, avant de devoir aller au, au, au, en justice, où vous allez vous faire plumer par les avocats, vous allez laisser jusqu'au au dernier centime. Essayez le plus possible, le plus vite possible, c'est ça la raison. Vous savez bien que s'il y a différence, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous, mais que nous pouvons essayer de, de résoudre en parlant en discutant, en essayant de s'expliquer l'un l'autre, même si nous voyons que nos cœurs sont pris. Essayez le plus vite possible. Le recours judiciaire, c'est vraiment la dernière, dernière, la, la dernière solution. Et dans toutes nos affaires, vous voyez, nous devons essayer d'aller dans ce sens-là. Tout ça, c'est la raison qui nous le dit. Nous sommes tous les êtres humains sur la même terre, avec nos histoires, et donc nous sommes capables de nous entendre. Il suffit d'essayer de parler vraiment plutôt que d'aller jusqu'en justice. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, quand le cœur est totalement fermé, l'intelligence en face ne peut pas comprendre, et eh bien, eh bien, on est obligé d'y aller. Mais c'est vraiment le dernier recours. Alors, soyons raisonnables, croyons fermement et essayons de régler nos problèmes en faisant usage de notre raison et en mettant Dieu dans tout ça pour qu'il éclaire notre intelligence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.